dès qu'elle s'est à peine couché qu'il n'y déjà l'avoir approché. Sur leur peau des traces de bronzage mais ils disent n'avoir jamais été à la plage. Puisque te dire puis mentent né dans l'obscurité on distingue mieux la clarté mmh. soleil tu les as fait briller soleil de tous leurs cités le